One Qibla présente le corps en action, Madarijus Salikin. wa wa sallallahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajid lahu waliya murshida ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh khayr islam bienvenue dans une nouvelle séance de notre série sur madarij as-salikin les sentiers des itinérants de Imam ibn al-qayyim Allah, ta'ala et bien sûr on parle des actions du coeur. Le cœur en action, je rappelle que cette série en avance, c'est un livre comme vous voyez qui est très important, qui est très connu et ça ce n'est que le résumé, c'est une version abrégée du livre en tant que tel. Ça fait quelques années qu'on avance à travers ce livre. Et c'est pour ça qu'on va continuer cette année, Allah subhanahu wa ta'ala. On a réalisé environ probablement 60 à 70% déjà du contenu. Mais, juste pour vous dire, Allah, ce n'est pas un livre qui est interrelié. Donc, si vous n'étiez pas avec nous les années... Antérieur, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien comprendre. La façon de laquelle ce livre est structuré, c'est vraiment, par station. C'est Al-Manazil, par différentes actions. Et ce n'est pas nécessairement interrelié. Ce n'est pas nécessaire d'avoir compris ce qu'on a déjà couvert pour pouvoir comprendre ce qu'on va couvrir à partir d'aujourd'hui, Inshallah. Donc aujourd'hui, on commence avec une station qui s'appelle la station de la modestie. Manzilatou At-Tawadou. La modestie est extrêmement importante dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala on va voir pourquoi et on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire exactement la modestie comment est-ce que elle s'est illustrée dans la vie de notre cher prophète Mohammed عليه الصلاه والسلام entre autres Allah عز وجل dit في القران الكريم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا Allah عز وجل in parle d'ibad عباد الرحمن les serviteurs de al rahman al rahman c'est l'un des noms d'Allah Allah وجل qui vient de Al-Rahman, rahma la l'attribut de rahma qui est la miséricorde Comment est-ce il a décrit ces serviteurs-là, ces gens qui sont pieux Il dit subhanahu wa ta'ala « Ceux qui marchent sur cette terre yamchouna ala l'ardhi haounan » Avec quelque chose qui est haounan. Ça veut dire de façon qui est douce, de façon qui est humble. Ça c'est le sens général. On va revenir après Inch'Allah avec le mot haoun. Il va nous expliquer l'imam Ibn al-Qayyim, l'auteur de ce livre. Mais déjà ici on remarque dans cette ayat, dans ce verset. Que la modestie, déjà, ça s'illustre dans la façon de marcher de la personne. On a, de nos jours, la façon de marcher qui est parfois une façon, quoi Pleine d'arrogance. On fait la promotion de ça. Les jeunes qui écoutent le hip-hop, n'est-ce pas Le rap, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait Ça fait de toi un arrogant. Quelqu'un qui, qui pense pouvoir euh, détruire ou bien creuser le sol avec ses pas Et ça, ce n'est pas représentatif de la faiblesse humaine, de la réalité de l'être humain. Qui, en réalité, cet être humain, comme il est décrit dans le Coran Al-Karim, son début, c'est quoi C'est une gouttelette. Et sa fin, c'est quoi C'est un cadavre. Ce n'est rien. Cet être humain, en termes de force physique ou bien d'imposition physique. Et aussi, bien sûr, avant cela, ce n'est pas comme ça que Allah Azzawajal, il veut de nous qu'on soit, comme c'est décrit dans le Coran. Al-Kalim. C'est pour ça qu'il dit ici Wa Ibadur Rahman iladina yamshuna al L'explication de ce verset, entre autres, commence que le le croyant il marche ay saqina wa wakar mutawazina ghair ashirina wala, marihina walla mutakbirin. C'est le fait de marcher avec sérénité. Al wakar. Le croyant, il se déplace avec sérénité et avec modestie. Ici, c'est quoi le C'est lorsque quelqu'un, il marche et il va bouger ses mains comme ça, lever ses mains vers le ciel. Ça veut dire qu'il est en train de, de montrer qu'il est présent. Il montre sa présence. Ça, ce n'est pas vraiment... Euh, équivalent à ce concept là de at la modestie à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi sans arrogance gaira متكبرين il dit si mohammed ibn al-hanafiyya l'un des grands savants de l'islam la yasfahu wa in sufha alayhim halmu les, les croyants lorsqu'ils marchent lorsqu'ils se déplacent la yasfahu as-safah c'est le comportement le mauvais comportement le fait de faire du mal à autrui Quelqu'un se déplace, il va rire des autres. Il va insulter d'autres personnes. On appelle ça quoi A la limite, ça peut être un comportement enfantin. On appelle ça quelqu'un qui est sa fille. Lorsque quelqu'un se comporte envers eux avec cette sa avec ce, ce comportement-là enfantin, ils vont faire preuve de... Al-Hilm, c'est quoi Al-Hilm Al-Hilm, on a parlé de ça dans d'autres cours, mais en bref, c'est celui qui sait se retenir, maîtriser sa colère, pas par faiblesse, mais par bon comportement. Al-Halim, il y a la différence entre Al-Halim et entre Al-Ba'if. Le faible, c'est celui qui va maîtriser sa colère par peur, par exemple. Al-Halim, c'est pour ça qu'on dit quoi Il dit en arabe, il dit « Attention !» à la colère du Halim, le Halim, c'est un jour, il va vraiment prononcer sa colère, ça ne va pas bien se dérouler. Ça veut dire, attention, le fait que quelqu'un maîtrise sa colère, ce n'est pas nécessairement par, par faiblesse. Alors ici, Allah Azza wa il nous apprend dans cette ayah comment est-ce que le croyant, il doit se comporter aussi envers les autres. Et petit détail ici, euh, petite distinction dans la langue arabe, il nous dit qu'il y a le mot et il y a quoi Haun c'est pas la même chose on a dit tout à l'heure Allah il dit dans le Coran le que les croyants ils se comportent avec lorsqu'ils se déplacent alors c'est quoi al haun il dit c'est al haunou صفه اهل الايمان بالمفتوح منه وهو الهوان regardez parfois les distinctions le mot houn et le c'est quelque qui n'a pas de valeur C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur... Donc, quand on dit la modestie, la modestie, ce n'est pas être quelqu'un qui n'a pas de valeur, le, le bas peuple, comme on dit, le bas statut. Ce n'est pas ça, la modestie. La modestie, c'est être humble pour Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que la formule qui pourrait nous la compléter, « Man tawada'a C'est quoi le reste de la formule ?« Rafahullah » Celui qui se met humble pour Allah, il va être humble, « Tawada'a » Il est modeste pour Allah Allah, il va l'élever. Donc, il y a une grande différence entre être modeste et être quelqu'un d'humilié, quelqu'un qui est bas dans son statut, qui accepte l'humiliation. La modestie, ce n'est pas d'accepter l'humiliation. La modestie, c'est de connaître sa juste valeur en tant que serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Yata lillah » Quelqu'un pourrait être « dhalil, haqir » Ça, c'est quelqu'un qui va être faussement modeste. En réalité, c'est parce qu'il est humilié. Il est modeste, par exemple, devant des riches. Il y a quelqu'un de riche devant lui, alors quoi Il va faire preuve de, de modestie. Je ne suis pas si riche que lui. Quand, comme on a parlé la semaine dernière, -ce pas, le succès, comment est-ce que certaines personnes voient que le succès, c'est la richesse. Pour d'autres personnes, c'est le statut. Donc, il y a des êtres humains. Il y a Villou. Il va se mettre à quatre pattes. Il va se rabaisser devant Une autre personne Parce que l'autre personne Elle a plus de richesse Parce que l'autre personne Elle a plus de statut Elle est plus connue Elle a plus de pouvoir C'est pas ça la modestie La modestie c'est celui Qui se met en bas à sa juste valeur En tant que serviteur D'Allah subhanahu wa ta'ala Assalamu alaikum Je ne vais pas te retenir Inch'Allah C'est clair Donc, Allah, vi får se några avsnitt i Quranen. Av er som tror, vem är det där som är från din religion? Så kommer Allah att komma med en klan som älskar dem och älskar dem. Ängra de som är bekymrade, förlåt för de som är kaffirer. Allah azawajal illustrerar några avsnitt i Quranen. Av er som tror, religion? de sa religion? Il dit l'islam là, c'est pas c'est pas ma priorité. Je ne vais pas moi sacrifier grand chose pour l'islam. L'islam c'est quelque chose de côté, ça fait partie de ma culture. Ou à la rigueur, il y a des gens ils vont dire moi je quitte l'islam, j'ai autre chose à faire dans la vie. Alors Allah, il est riche subhanahu wa ta'ala. Allah, huwa al Allah azawajal, il n'a pas besoin de nous. L'islam n'a pas besoin de moi, ni de vous, ni de personne. Alors Allah Azzawajal il dit subhanahu wa Celui parmi vous qui veut laisser sa religion Se détourne sa religion Allah Azzawajal il va amener à votre place Une autre nation D'autres personnes Une autre communauté L'islam c'est pas juste les arabes en passant Beaucoup de personnes ils pensent l'islam C'est pas les musulmans c'est les arabes Pas juste en termes de statistiques, on sait que les statistiques, il n'y a personne de nos jours qui est naïf, il pense que les musulmans c'est juste des arabes. Mais je parle ici de quoi D'état de, d'esprit, parce qu'il y a des gens, parfois ils pensent que les musulmans ça se trouve quoi, dans l'Arabie ou juste en Afrique du Nord, c'est ça les musulmans. Non, l'islam c'est la religion d'Allah Azza wa Allah il peut guider n'importe qui, n'importe quelle nation qu'il veut, il peut les guider vers l'islam. Et Allah Azza wa il dit si nous on ne mérite plus l'islam, Allah, il va amener une autre communauté qu'elles sont ces traits. Youhibbuhum wa youhibbuna. Allah, il les aime et eux, ils aiment Allah Azzawadu. Deux choses. Troisième chose, athilla ala al mu'minin. et quatrième, a'izzza ala al-kafirin. Donc, il y a ici deux choses. Il y a humilité, modestie envers qui? Ils font preuve de modestie envers qui? C'est gens que Allah il aime et que eux, ils aiment Allah. Ils font preuve d'humilité envers qui Envers les croyants. Ils sont modestes envers leurs frères et leurs soeurs dans la foi. Ils font preuve de fierté envers les Kafirines. Donc là déjà, l'humilité, la question de la modestie, l'humilité, bien sûr, c'est avant tout être humble pour Allah Azzawajal. Et après ça aussi, être modeste envers les croyants. Imaginez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble parmi nous, Allah, il lui a dit dans le Qur'an al-Karim, Allah, il lui dit d'être modeste envers les croyants qui l'ont suivi, d'être humble, d'être accessible envers les croyants qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, ça fait partie de la foi. C'est un caractère de la foi du vrai croyant qui aime Allah et que Allah azawajal il aime, que non seulement il est fier envers les kafirines, le croyant il, voit pas lui se, il ne se voit pas rabaissé avec un complexe d'infériorité qu'ont plusieurs personnes. En, malheureusement de nos jours envers les mécréants que eux ils se voient quoi il est en bas il a comme il est redevable envers eux il doit s'expliquer pourquoi est-ce qu'il est, qu est musulman pourquoi est-ce qu'il pratique sa religion il doit s'expliquer n'est-ce pas non le croyant n'est pas comme ça le croyant tant qu'il est croyant tant qu'il s'attache à sa foi c'est bien le contraire Allah Azza wa il dit وَلَا تَهِنُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ avec la condition d'avoir le email et la deuxième composante c'est quoi c'est comme on a mentionné c'est la modestie et l'humilité envers les croyants comme Allah subhanahu wa taala il a décrit dans cette dans cette ayah et pour les personnes encore une fois qui comprennent ne serait-ce qu'un peu la langue arabe Allah il dit subhanahu wa taala quoi ahlza al kafirin ils sont fiers al le mot al plutôt lui Le harf « ala », ceux qui connaissent un peu la langue arabe, « ala », qu'est-ce que ça réfère à quoi exactement Sur ça, une supériorité, donc, « a'izzatin ala al-kafirin ». Donc, quand Allah parle de la fierté envers les kafirin, c'est « ala » au-dessus. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que même envers les croyants, « a'izzatin ala al-mu'minin ». Quoi il y a Ils sont humbles et modestes, et c'est le même article ici, c'est « ala ». Ça, ça donne un, un certain sens de dessus. Pourquoi Normalement, c'est Mais Allah, ici, il dit Même la modestie, comme on a mentionné tout à l'heure, même la modestie, ça ne te rabaisse pas. Quand on dit tu dois être en tant que croyant modeste envers tes frères, ça ne veut pas dire quoi Qu'on va t'écraser, que tu dois te faire écraser. Ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est que tu es respectueux, que tu connais leurs droits, que tu es juste envers eux, que tu es bienfaisant, que tu, ne les... que tu ne leur fasses pas de mal, que tu es accessible. On va parler d'un moment, de... du comportement du prophète Muhammad, -ra -ra comment est-ce qu'il était très accessible. C'est pour ça qu'il dit ici parce que la modestie du croyant envers le croyant, ce n'est pas une modestie de faiblesse, c'est une modestie de Miséricorde, miséricorde. Imaginez si quelqu'un va visiter son propre enfant. Quelqu'un, un père, il a la soixantaine, son enfant, il, a, il est dans la vingtaine par exemple. Il va visiter son propre enfant, son propre enfant est très malade à l'hôpital, il est très malade, il est souffrant. Le père, lorsqu'il va visiter son enfant à l'hôpital, comment est-ce qu'il va se comporter avec lui dans la chambre Avec beaucoup de tendresse, douceur, n'est-ce pas Donc ça, c'est une forme de modestie. Mais c'est une modestie qui est motivée par la miséricorde. Normalement, le père, en temps normal, le père il va prendre une certaine supériorité dans le temps et ainsi de suite. Mais dans cette situation, parce que son fils il est souffrant, il va se comporter avec beaucoup de tendresse. Ça, c'est une modestie qui est motivée par la miséricorde. On, on, on utilise ça dans la langue arabe donc on voit ici tous ces, ces petits détails même dans la langue même dans le coran même dans les ayats les moindres détails ça porte un sens une certaine signification parce que pour le croyant il ne faut pas aller ni vers une extrême ni vers l'autre tout comme il ne faut pas être arrogant Aussi, il ne faut pas, on ne dit pas que le croyant, il doit s'effacer, s'écraser. Ce n'est pas ça le sens de la modestie dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Kama fil hadithi as-sahihi al-rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a alayhi dit dans le hadith authentique, al kal al le croyant, il est comme le chameau qu'on peut guider, le chameau qu'on peut facilement guider. Valoulun, pourquoi selon vous, qui pourrait nous dire, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu a donné cette analogie Qu'est-ce que ça réfère à quoi exactement? Un chameau qu'on peut guider. Quel jamali dhaloun? Oui. On peut donner des conseils. Mais, mais physiquement parlant, le chameau c'est faible ou c'est fort? Fort. Le chameau s'il veut t'écraser, il t'écrase. Mais Allah Azza wa il l'a créé comme ça. « An'ama Allah a fait en sorte que le chameau soit un, un animal, même un enfant qui connaît les bonnes techniques peut quoi, guider, il peut prendre le chameau et le chameau va le suivre, pas par faiblesse, c'est Allah a qui l'a créé comme ça. Le croyant il est valoul, pourquoi Parce que de un, il suit la vérité, il suit facilement la vérité, le croyant lorsque tu lui démontres, tu dis c'est ça la vérité, il va la suivre, de un. De deux, le croyant il est accessible. Il y a des gens qui sont très difficiles pour le convaincre à faire quelque chose pour toi ou une cause de bien, pour changer ses, ses plans pour la prochaine heure ou la prochaine journée. Très, très difficile. Ça, c'est pas le croyant. Et on va parler de l'exemple du prophète Mohammed. Vous allez voir une illustration de pourquoi exactement. Alors, il dit, Alléluia, salut, Dalil. Tandis que l'hypocrite et le Fasir, le Désobéissant, ils sont Dalil. Eux, ils sont rabaissés. Ils sont... Humiliés même s'ils essayent de se comporter avec arrogance Et aussi Il dit Il dit que le croyant envers le croyant C'est comme le père envers son enfant C'est ça le comportement C'est un comportement de miséricorde Comme tu as mentionné tout à l'heure Et de tendresse et, et ainsi de suite euh, Comme la semaine dernière s'il vous plaît 3 minutes quelque chose avant 20 de Maghrib faites-moi un signe pour que je puisse savoir que c'est bientôt Maghrib inshallah azouj. Bon. Hey. Parlons des mots de l'arrogance. Les mots pluriel de mal. Pourquoi est-ce que l'arrogance c'est dangereux C'est très dangereux dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion de l'Islam, le kibr qui est le contraire de de la modestie. Il y a plusieurs raisons mais parlant de certains textes inshallah ta'ala brièvement Il dit ici, dans Sahih Muslim, dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna awha ilaya, Allah azza wa jalla il m'a révélé, awha ilayya. Anta wada'u, que vous devez tous être modestes, de sorte à ce que, quelle modestie est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut de nous, plutôt que Allah il veut de nous à travers l'ordre qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hattā la yafkara ahadun ala ahad wa la yabghi ahad ala ahad donc deux choses on a al fakhr c'est quoi al fakhr l'orgueil démonstration de force de supériorité si moi je te dis je suis plus intelligent que toi ça c'est afkharu alayka et ça c'est contraire à la modestie que Allah il veut de nous subhanahu wa ta'ala si je dis moi Je suis plus riche que toi Tu n'as pas la richesse que moi je possède Moi je viens d'une famille qui est plus noble que ta famille Tout ça c'est des formes de quoi De fachr, d'orgueil C'est contraire à la modestie que Allah subhanahu wa ta'ala Il nous a demandé d'avoir Et la deuxième chose il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Aussi de sorte à ce que personne parmi vous ne fasse du mal à son frère Ne son frère Yabri alayhi El bari c'est le fait que je t'enlève ton droit Tu es mon concurrent dans le commerce, on a deux magasins, l'un face à l'autre. Mais moi, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je commençais à faire preuve d'injustice pour t'enlever de la clientèle. Ça c'est mal, mais souvent c'est motivé par quoi? Si je fais ça envers mon frère, qu'est-ce que ça démontre? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Hein? La jalousie peut-être, mais qu'est-ce qui m'a donné le droit pour moi? Qu'est-ce qui m'a justifié de faire ça, mon frère? L'orgueil Certaines formes Comme on dit D'entitlement De nos jours N'est-ce pas Que moi je mérite Plus que toi d'avoir Ces clients-là Donc ça c'est du baril Ça c'est contraire à la modestie Que Allah Azza wa Il veut de nous Subhanahu wa ta'ala Et aussi Il dit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 C'est bien le contraire du sens de al de la servitude à Allah subhanahu wa taala, d'être un adorateur d'Allah azza wa jalla. L'arrogance, c'est pomper vers le haut. Être un serviteur d'Allah, c'est quoi C'est être quelqu'un de humble pour Allah subhanahu wa taala. Quelle est la fin de l'arrogance Si on pousse l'arrogance, on la laisse monter, monter, monter. Elle va atteindre quel, quel seuil exactement pour le maghrib barakallahu fikum très bien l'arrogance si on, si on la laisse monter monter monter elle va atteindre quelque chose à un certain moment donné kufr dans quel sens shirk <t> pharaon <'en Chéri> ok donc ça se rapproche tu, tu nous as donné une réponse par un exemple donc l'arrogance elle monte elle monte elle monte à un certain moment donné quoi Il va atteindre un certain seuil de divinité. Quelqu'un va prétendre, il va penser que lui, il est, il est Dieu. Il est partenaire avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas de fin, en fait. Vous comprenez Ça se termine avec ça, ça se termine avec des pharaons. Avec des C'est pour ça qu'à travers l'histoire, il y a eu plusieurs pharaons. Ça commence avec l'arrogance. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à propos du prophète Moussa, alayhi salam Il n'a pas dit ça à propos de son portier dehors, dans le château. Il parle du noble prophète d'Allah. Il a dit, « Am suis khayr min de ce qui Mahinon wa la yakādu moi je suis meilleur que lui celui qui est le, le bas peuple en bas Il parle du prophète Moussa donc ça c'est une preuve d'arrogance et en fin de compte cette arrogance a atteint le seuil de quoi de, il a dit ana moi je suis votre seigneur le plus haut. juste avant d'aller à Salatul maghrib inshallah en 3 minutes vu que C'est maintenant c'est calme. InshaAllah, je profite de ça pour faire cette annonce. En passant, InshaAllah, petite procédure pratique pour être bien organisé. InshaAllahuazawajel. C'est que la porte de sortie là-bas. InshaAllah. On va essayer pour les frères. Les frères utilisent la porte là-bas. InshaAllah et les sœurs utilisent cette sortie. InshaAllah Subhanahu wa Taala. Juste pour que les choses soient mieux organisées. Be'idnillah. Donnez-moi deux secondes. Non, je cherche pas le Firefox. Je cherche là. Ok. Là non, ce que je voulais faire, c'est que le grand programme Ilmoun est de retour Alhamdoulillah. ça c'est un programme qu'on fait depuis plusieurs années initialement ça s'appelait l'institut Risala maintenant ça s'appelle le programme Ilmun, pendant les euh, depuis les 4 ou 5 dernières années c'est quoi ce programme au fait c'est programme pour apprendre l'islam en français un programme structuré, un programme académique pour apprendre l'islam en français ici à Montréal sans avoir à aller voyager ailleurs. Je ne dis pas que tu vas devenir un savant ici à Montréal, mais Alhamdoulilah, tu sors avec beaucoup de bagages, de connaissances. On le fait à chaque année, Alhamdoulilah, toujours avec la rentrée, jusqu'au début de l'été, on fait une pause pour quatre mois. Après ça, on commence avec un, un nouveau programme. Les deux dernières années, ça a été un peu difficile à cause du Covid, et les lockdowns, les fermetures, mais Alhamdoulilah, on a quand même gardé le programme, ça roulait. On va reprendre, incha'Allah, au début du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on va couvrir cette année, incha'Allah Le format va un peu changer, incha'Allah, pour les personnes qui étaient un peu familières. Avant, toujours, on faisait l'inscription pour l'année. Les gens s'inscrivent du début jusqu'au jusqu mois de mai. On a vu que ça, parfois, ça ne marchait pas pour tout le monde. Il y avait des gens qui étaient disponibles une partie de l'année la, de, de et pas d'autres. Donc, on a décidé cette année, incha'Allah, de diviser le programme en trois. Parties. Donc, il va y avoir trois parties complètement indépendantes, des inscriptions différentes. La première partie, ça va commencer au mois d'octobre, incha'Allah, octobre et novembre, probablement jusqu'au jusqu début décembre. Comment ça fonctionne C'est un format hybride 80% en classe, 20% en ligne à distance, en live, bien sûr en direct, c'est des cours qui sont en direct, même ce qui est sur Internet, et un total de 30 heures par Segment, donc tout le segment qu'on va faire inshallah octobre et novembre, ça va être un total de 30 heures de contenu, incha'Allah, tous les cours sont enregistrés, donc même si vous ratez un cours, vous voulez ré ré réviser le cours, vous revenez chez vous à la maison, quelques jours après, vous avez accès à un portail avec un mot de passe et vous avez accès à l'enregistrement, haute définition, haute, haute qualité, Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on va couvrir cette, euh, cette première, pour cette première partie, incha'Allah On a trois grandes thématiques. La première thématique, ça s'appelle la fin des riches. C'est quoi la fin des riches On va parler de quatre grands récits du Qur'an, Karim. Donc ça, ça va être le tafsir, l'étude du Qur'an. Mais on va faire ce qu'on appelle l'exégèse, ou bien tafsir, thématique, maudoui. On ne va pas prendre une sourate et commencer du début de la sourate jusqu'à la fin. On va prendre thématique, on va se concentrer sur des récits. Les Qassas qui sont dans le Qur'an al-Karim, on va prendre quatre récits qui parlent de la richesse. Les bonnes fins et les mauvaises fins avec beaucoup et beaucoup et beaucoup de leçons et d'inspiration. C'est vraiment une étude approfondie, du tafsir approfondi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va couvrir en 15 minutes et l'histoire elle est terminée. On va vraiment aller dans les détails, inshallah Quand je dis approfondi, c'est dans le sens positif. Okay, je sais parfois approfondi, ça fait peur aux gens. Ils disent « Ah, je ne veux pas des choses trop compliquées. » C'est simple, c'est accessible, on prend le temps de répondre aux questions, de clarifier et tout, mais on veut sortir avec de la substance, d'avoir appris beaucoup plus, inshaAllah. Donc, ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est les clés du bien. Donc, on va couvrir certains des grands hadiths du prophète, Sallallahu Alaihi Wasallam. Les fameux 40 hadiths du prophète, Alaihi Wasallam, on ne couvre pas les 40. On a déjà couvert une certaine partie, mais ils ne sont pas interreliés, inshaAllah. On va prendre certains hadiths qui nous parlent des... Clé du bien, Abou Aboul Khair et euh, les personnes, il y a des gens qui ont déjà participé avec nous. C'est vraiment une étude très approfondie. Ça s'appelle Science et Sagesse. Jami' al-Uloum wa al-Hikam c'est basé sur l'un des meilleurs livres de l'Islam. Jami' al-Uloum wa al-Hikam de l'Imam Ibn Rajab. Et vraiment ce livre, les, les, les principes Quand on y trouve les questions dont on traite, ça parle de tout, du comportement, de la croyance, de la jurisprudence. Moi, je compare ce livre-là, celui qui étudie ce livre bien. C'est comme quelqu'un qui fait un saut, mais son saut, à la place de, de sauter d'ici à là-bas, avec un saut, il a sauté jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de, de la salle. C'est de l'apprentissage qui est compressé avec beaucoup de contenu très intéressant. Et finalement, la troisième composante, c'est la scie, la prophétique. On parle de la vie du prophète Mohamed. Ça aussi, c'est une série qu'on fait depuis euh, environ deux ans. Mais la façon dont on fait, c'est qu'on procède avec des parties. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas juste un résumé de la vie du prophète Mohamed. Non, on va dans les détails. Vraiment, les détails historiques, des faits, ainsi de suite. On compare les narrations. On va extraire des leçons, des inspirations. Comment est-ce que ça s'applique dans notre vie de tous les jours Et pour cette, euh, pour cette session, plutôt de ilm, on va se concentrer sur la fameuse bataille de Badr et ce qui est arrivé après cela. Quelles ont été les conséquences On sait que ça, c'est euh, un grand événement dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en bref, je vous invite à aller sur Janna.ca. J-A-N-N-A-H.ca Vous allez voir, il y a... Un lien s'appelle Rilmon. Vous allez entrer dessus, Insha Allah, il y a un très court formulaire de 15 secondes, juste votre adresse email et votre et votre et votre prénom. Vous le remplissez, vous allez recevoir les détails, Insha Allah, sur le programme et l'inscription et, et, et ainsi de suite. Insha donc soyez avec nous. Euh, on fait de notre mieux, c'est pas garanti. J'ai pas encore confirmé à 100% les réservations. Mais on fait de notre mieux, inshallah pour faire ça comme on a fait ça la plupart du temps. Ça veut dire au collège André Grasset, inshallah parce que beaucoup de personnes aiment lorsqu'on fait des cours là-bas, inshallah Donc, on va s'arrêter pour le Maghrib. Les frères ont pris dehors. Donc, on parlait des mots de l'arrogance. Les dégâts de l'arrogance. On a mentionné le hadith du prophète, là-dessus. Le fait que celui qui a de l'arrogance dans son cœur ne va pas accéder au paradis, hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi l'autre hadith du prophète alayhi salatu wa salam, hadith authentique. Il dit alayhi salatu wa salam "Allāh akhbirukum bi ahl an-nār?" Devrais-je vous parler des gens de l'enfer Qui sont les gens de l'enfer Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam "Kullu utullin jawādh mustakbir." Toute personne qui est dure et arrogante Utul jawad C'est celui qui est dur Dans son comportement Et qui est arrogant Ça c'est les gens de l'enfer L'enfer il attire ce genre de personnes Et c'est pour ça aussi dans l'autre hadith Il y a le hadith de al Il y a un hadith du prophète Qui nous parle d'un débat Qui a eu lieu entre le paradis Et l'enfer Le paradis, le janna et l'enfer Ont eu un débat, un échange Et ça c'est pas au sens Euh, c'est pas au sens figuré, c'est au sens réel. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'enfer a dit, pourquoi est-ce que c'est seulement les durs et les arrogants qui rentrent chez moi, qui rentrent en enfer Et le paradis a dit Pourquoi est-ce que ceux qui entrent chez moi, ça veut dire ceux qui rentrent au paradis, c'est surtout les gens qui sont faibles et les gens qui n'ont pas de statut respectable auprès des autres, qui n'avaient pas de statut respectable dans la vie du bas-monde. Qui étaient les personnes qui ont le plus suivi les prophètes les faibles, les pauvres, n'est-ce pas Ça, c'est dans le Coran, dans plusieurs histoires. On a ça dans les histoires des prophètes, mais aussi même dans le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Ça nous cite que hum at En général, la partie majeure, ce n'est pas à 100%, mais la partie majeure de ceux qui suivent les prophètes et les messagers, ça veut dire ceux qui suivent la vérité, ce sont les personnes qui sont faibles, les personnes qui sont... Euh, qui sont pauvres et ainsi de suite. Parce que souvent la richesse, comme on en a parlé la semaine dernière dans un contexte différent, la, la richesse et le statut, ça ça pompe l'arrogance dans le cœur de la personne bien sûr ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remède dans ça ça ne veut pas dire que tout celui qui est riche ou qui a du statut il va être arrogant, c'est pas vrai il y a des gens qui sont riches et qui ont du statut et qui arrivent à devenir des serviteurs humbles d'Allah c'est pour ça que eux c'est les meilleurs des meilleurs c'est parce que vraiment ils ont pu surmonter cette arrogance et cette, et cette épreuve dans laquelle ils, ils se trouvaient maintenant parlons de la modestie de notre cher prophète Muhammad alayhi wa salam. Prenons quelques exemples très brefs, on ne peut pas, on ne peut jamais couvrir et parler assez de notre prophète Muhammad alayhi wa salam. On va juste donner quelques exemples qui nous donnent le profil du comportement du prophète Muhammad alayhi wa salam. Alors. Oh bref en resumé, كان علي الصلاه والسلام il y marchait sur les enfants et il saluait les enfants. Le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il passait par les enfants, ça veut dire les enfants, c'est bien des enfants qui jouaient dans la rue il leur disait assalamu alaykum. C'est parce que la sunna, c'est quoi La tradition de l'islam, c'est que lorsqu'quelqu'un est passant, quelqu'un qui passe par un groupe de personnes, c'est lui qui devrait initier le Le salam alaykoum. De nos jours, les gens ont complètement déserté le salam alaykoum, même dans le masjid, parce qu'ils se pensent trop importants. Pourquoi moi je dois, dois dire salam aux autres C'est les autres qui doivent me dire salam alaykoum. Le prophète Muhammad sallallahu wasallam, lui, il initiait le salam même lorsqu'il passait par des enfants. Il ne disait pas ça c'est des enfants qui leur donnent de l'importance, ça c'est des enfants, il ne faut pas leur accorder trop d'importance. « Kana yusallim wa al-subiyan » Du Muhammad de modestie du prophète är Alayhi av wa salam hadeen. Det är en av de bästa hadeen. Det är en av de bästa hadeen. Det är en av Ça bästa hadeen. Det är en av de bästa hadeen. Det är en av de bästa hadeen. Det är en av de bästa hadeen. Det är de bästa hadeen. Det är en av de bästa hadeen. Det är en av de bästa hadeen. Det är en av prenez la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'emmenez avec elle dans les rues de la Médine elle doit lui parler de quelque chose elle a des problèmes personnels elle a des questions autre chose elle veut parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend rendez-vous où il faut aller faut parler faut aller parler avec quelqu'un avec l'un de mes subordonnés quelqu'un d'autre qui pourra répondre à tes questions tu n'es pas tu n'es pas assez importante moi je moi je me comporte bien Je fais affaire seulement avec les questions importantes. Non. La modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on a mentionné tout à l'heure le hadith qui contient l'exemple du chameau. L'hadi yuqad. Celui qui, à chaque fois que tu lui demandes quelque chose. Non, non, je n'ai pas de temps pour ça. Aujourd'hui, j'ai déjà mon programme. Demain, je suis déjà bouqué. Après demain, il faut prendre un rendez-vous. Et il n'est jamais flexible, même dans des choses plutôt futile, on ne dit pas que bien sûr tu dois toujours être sous l'ordre des gens, mais le croyant doit quand même être flexible afin d'être au service de ses frères en Allah et c'est de façon mutuelle, parce que ses frères aussi, aussi doivent être à son service et être disponibles pour, pour l'aider. C'est ça l'islam, l'islam c'est l'entraide mutuelle, c'est pas chacun vit pour soi-même, et euh, je te donne 15 minutes gratuites consultation, après ça c'est 200 dollars de l'heure, c'est pas ça l'islam, ok, c'est pas ça l'islam que c'est toujours comme ça, c'est toujours ça c'est le capitalisme, comme on a parlé la semaine dernière, capitalisme c'est seul ce, le dollar qui parle, tout est fissable et dollar tu veux que je t'aide, pas de problème, envoie main, on va on va remplir le formulaire, ok, il y a le 1 800 pas de contact humain paye, après on parle, ça c'est le capitalisme, l'islam Pas de problème à se faire de l'argent, mais on doit toujours garder un espace qui est pour Allah, pour la Here, pas pour l'argent. On doit garder certaines ressources qui sont pour le bien, pour la cause et pas seulement pour l'argent et pour et pour la richesse. Kenan Nabiu sallallahu alaihi wasallam ibad akal laqaa sabiha husselas. Le Prophète sallallahu alaihi wasallam aussi de sa Sunna, lorsqu'il mangeait, sallallahu alaihi wasallam lorsqu'il finissait de manger, il Manger les restes de la nourriture qui restait sur ses trois doigts, alayhi sallatou salam. Parce qu'il mangeait surtout avec sa main, alayhi sallatou salam. Et il mangeait la, le reste de la nourriture qui restait sur, sur ses trois doigts, alayhi sallatou salam. Ça c'est un signe de modestie. Pourquoi Parce qu'un signe d'arrogance c'est le contraire. Il y a des gens ils laissent la nourriture par culture, c'est comme par... Euh, C'est une pratique qu'ils font de façon volontaire. Lorsqu'il a un plat, il y a de la nourriture qui reste. Lui n'est pas encore plein. Il peut encore manger. Mais il va laisser de la nourriture. Pourquoi Pour montrer qu'il jette de la nourriture. Qu'il laisse de la nourriture derrière, derrière lui. Ça, c'est contraire à la sunna, bien sûr. Parce que quand on laisse de la nourriture, qu'est-ce qui arrive On la jette. C'est du gaspillage. C'est le shaitan qui la mange. En passant, ça ne veut pas dire aussi qu'il y a des gens qui se trompent. Ça ne veut pas dire que... Euh, le ventre de l'être humain doit être à comme des poubelles, ça veut dire il faut juste manger, manger, manger même s'il reste, parce qu'il y a des gens qui disent mange laisse pas ça, mange, mange si tu es plein, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas manger c'est aussi la sunnah de manger trois tiers et de boire trois tiers et de respirer trois tiers, mais on doit prendre nos dispositions à l'avance quand les gens vont à des buffets par exemple à la place de prendre un plat comme ça, de le remplir comme une montagne Et après ça, manger un peu et dire, je n'ai plus faim, tu peux tout simplement quoi Remplir ce que tu peux manger. Et si tu as faim, tu vas remplir encore plus. Mais le prophète, alayhi il ne se laissait pas de la nourriture derrière lui. Ça, c'est un signe de modestie qui pourrait nous dire pourquoi, entre autres, c'est un signe de modestie envers Allah Azzawajal. Un signe d'humilité, de modestie. Pourquoi Oui. La reconnaissance, qu'on reconnaît les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il n'y a rien qui nous vient d'Allah qui est trop peu. Je mange l'essentiel, après ça, je, je laisse ça, mais ça c'est trop peu. Je veux un autre plat à l'avant, à la place de ça. Donc ça ce n'est pas reconnaître la ni'ma ta'ala. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam yakunu fi baytihi fi khidmati ahlihi. Le était chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il faisait salam? Bien sûr, il adorait Allah azza wa bien sûr, il priait Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite, mais aussi comme dans le hadith authentique, il prenait charge de des de questions familiales. Ça veut dire Comme on dit de nos jours, <coughs> rénover des choses à la maison, ainsi de suite. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait par lui-même. Il le faisait directement. You C'est lui qui le faisait souvent. Pourquoi est-ce que ça, c'est un signe de modestie selon vous? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fasse ça lui-même. Pourquoi est-ce que c'est un signe de modestie? Tu as une réponse? très simplement n'est-ce pas c'est rasoulullah alayhi salatou s'il va juste commencer la phrase les compagnons ils vont venir chez lui pour faire ça vous comprenez ils vont lui faire ça s'il s'il demandait il n'a même pas besoin de de demander s'il permettait les compagnons vont vont vont se vont se bousculer à la porte pour lui faire tout ce qu'il veut alayhi salatou mais de sa modestie il faisait ça par lui-même si vous voulez un exemple qui illustre comment ce que c'est possible, ça c'est bien sûr, c'est le mauvais exemple, okay, c'est pas comme ça l'islam, mais de nos jours, il y a, il y a certains chers ou certains imams ou autre chose qui abusent de leur communauté, ramènent des gens pour lui faire des réparations gratuites à la maison, n'est-ce pas, plombier gratuit, l'autre gratuit, c'est le cher quand même, il faut aller lui faire des, du bricolage à la maison pour notre cher. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas Comme ça, alayhi sallatu wa sallam, il faisait kanikunufi, khid mati ahdi, il prenait soin de son propre foyer lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa ne sait jamais, jamais, jamais, jamais venger pour lui-même. Il ne sait jamais quoi venger pour lui-même. <coughs> Pourquoi est-ce qu'on dit « pour lui-même » Pourquoi est-ce qu'on ajoute cette, cette, cette condition ou cette clarification à la fin Donc, il y a bien sûr il y a les « houdoud » d'Allah, les limites d'Allah, les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est justice, c'est le droit d'Allah. Nul ne peut pardonner le droit d'Allah. Il n'y a personne, aucun être humain qui peut pardonner le droit d'Allah. Quelqu'un fait quelque chose de mal, qui touche au droit d'Allah et dit, je te pardonne. Ça, c'est le droit d'Allah. On ne pardonne pas. C'est clair. Ou parfois, c'est le droit d'autrui. Le prophète sallam doit quoi? Venger autrui. Ça veut dire reprendre le droit de, de quelqu'un d'autre. C'est la même chose. On ne peut pas pardonner le droit d'autrui. Ce n'est pas mon droit à moi. Mais lorsque... C'est le droit de sa propre personne, sallam, si quelqu'un ne lui parlait pas de façon respectueuse, c'est arrivé, certains Bédouins qui ne connaissent pas bien l'islam, qui sont nouveaux dans l'islam, arabes, achète du coffre à parfois parlaient au prophète de façon dure. L'un d'eux, une fois, il est venu comme ça, il a tiré le prophète par ses vêtements, n'est-ce pas Et le prophète, il ne vengeait pas sa propre personne. S'il voulait, il peut le faire sans même rien avoir faire physiquement. Il peut juste donner l'ordre et ses compagnons vont le venger. Mais il ne le faisait pas. Le prophète, il retouchait ses propres vêtements. Vous savez quand quelqu'un doit retoucher ses vêtements, il faisait ça lui-même. Prenez pas, il va dire qui est un tailleur qui peut faire ça pour moi. Il faisait ça lui-même de ses propres mains. Et... « Il allaitait la vache et l'animal pour sa propre famille. Il le faisait lui-même. »« Ne demandez pas aux autres de le faire pour lui. »« Il mangeait avec ses servants. » Quand il a « al-khadam », quelqu'un il sert, il est là pour servir le prophète. Le prophète, il mangeait avec lui. Il ne disait pas « Toi tu vas dans l'autre chambre. » « Et moi, je suis le prophète, wa tu ne manges pas avec moi, on doit être dans deux lieux différents. » Ce n'est pas comme ça qu'il se comportait. « masakin. il s'assoyait, il prenait du temps dans ses assemblées, il accordait du temps, il partageait les assemblées avec les pauvres, avec les personnes démunies. »« De nos jours, si tu as un ministre ou quelque chose, quelqu'un d'important, comme on dit, un ministre, quelqu'un de riche, il va juste sortir dans la rue. » Parler à quelques démunis, prendre quelques photos et les gens vont dire Wow, regarde ce qu'il a fait, quelle, quelle, quelle modestie dont il a fait preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait pas ça pour un moment pour que les gens y le regardent. C'était sa vie. Au quotidien, c'est comme ça qu'il se comportait alayhi salaatu ala salaam, yam shima al-armalati waliati mifi Il marchait, comme on a dit tout à l'heure, avec la femme veuve ou avec l'orphelin lorsqu'il avait besoin de lui parler. Par exemple, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il répondait favorablement à la da'wa. La da'wa, c'est l'invitation. Quelqu'un qui t'invite chez lui, ça fait partie de la sunnah de lui. Répondre favorablement. Ne serait-ce que pour aller s'asseoir 5 minutes Et partir. Tu as fait tant, tu as fait tant devoir en quelque sorte, de façon respectueuse. Le prophète sallallahu alaihi wasallam, il répandait la dawa même pour Aïsarjeh. Alors imaginez si quelqu'un t'invite, te dit demain samedi matin, viens chez moi, grand barbecue, il va avoir tel plat et tel autre plat et de la pâtisserie et tout. Est-ce que tu vas partir? Presque tout le monde va, va dire oui, bien sûr. Sauf si vous êtes très occupé. Mais demain, il y a un barbecue gratuit. C'est une invitation. Qui va dire non Par contre, si on va te dire, viens demain, mangez avec nous. Il y a d'autres personnes qui seront présentes et tout, les voisins, la famille. Mais je te dis à l'avance, on n'a pas beaucoup de nourriture. On va mettre quelques lentilles comme ça, un peu de pain. Et on va se partager ce qu'on a, le baraka. Combien de personnes vont répondre On va dire « fik merci merci. merci. » prochaine merci. fois inchallah le prophète sallallahu alayhi wasallam il répondait favorablement walaw ila ay sari même lorsqu'il y avait le peu il répondait il se présentait alayhi salatu wa salam et ça bien sûr c'est un signe de modestie de lui alayhi salatu wa salam kana karima al-tab'i jamila al-mu'asharati karima al-tab'i très généreux le prophète sallallahu alayhi wasallam il partageait avec ses compagnons avec ses invités är det också som "jämil al-mu'ashara"? Så kallar vi al-mu'ashara". Al-ashara är en person som är social, exakt. En person som är lätt att kommunicera med. Det finns människor som är inte så sociala. Det är inte de att kommunicera är inte det är en person som är svår att att de är reserverade de är Det Non, ils ont leur façon de... Il faut, faut faire attention à comment leur parler, quels mots utiliser. Que... Ça, c'était pas ça le prophète. Il était accessible, sociable. On peut s'asseoir avec lui, on peut lui parler facilement. Ça, encore une fois, ça fait partie de la modestie du prophète. Il était très souriant, le prophète. Il était très souriant, le prophète. Assalam raqiq al un cœur un cœur qui était doux il était très miséricordieux envers les euh, les musulmans et envers sa communauté lui sallallahu wasallam et c'est pour ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam ala devrais-je vous renseigner il dit le prophète sallallahu alayhi wasallam devrais-je vous renseigner au sujet de celui Donc l'enfer est interdit pour lui. Ça veut dire qu'il n'est pas destiné pour l'enfer. Il dit à l'aïsusallâme qui est cette personne. L'enfer, ce n'est pas fait pour les gens qui sont proches, accessibles, flexibles, hayin, layin, facile d'accès. Vous comprenez, ça c'est pas des gens de l'enfer, c'est pas un profil d'une personne de l'enfer. On parle bien sûr ici des croyants. On parle des, des croyants. Wa alayhi salam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il visitait les malades, il rendait visite aux malades, had al il participait aux funérailles lorsque quelqu'un était décédé. parfois le prophète sallallahu wa wasallam, il se déplaçait sur, sur son âne. Pouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire non non les ânes c'est pas pour moi moi je ne me déplace que sur des chevaux et sur des, sur des chameaux et le meilleur des chameaux khayrul bien la même chose il peut facilement dire aux compagnons toi donne-moi ton chameau parce que je suis rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils vont dire sam'an wa ta'an ta'ata men det är inte så le prophète عليه الصلاه والسلام et il répondait favorablement même à l'invitation des esclaves lorsqu'un esclave invitait le prophète صلى الله esclave il invite le prophète صلى الله عليه viens manger avec moi partager cette nourriture avec invitation Qu'est-ce que la modestie? Prenons quelques paroles des savants sur la définition de la modestie, qu'est-ce que ça veut dire exactement la modestie? Al Fudayl ibn iyard Rahimallahu Ta'ala, l'un des grands savants de l'Islam, il dit que la modestie, c'est le fait de se soumettre à la vérité. Et de la suivre, et de l'accepter, peu importe sa source. Je ne dis pas j'accepte la vérité, à condition que ça vienne de quelqu'un de plus âgé que moi. J'accepte la vérité, à condition qu'on me la présente d'une façon que moi je l'aime. Parce que parfois on n'accepte pas la vérité à cause de... La personne qui a amené la vérité. On va dire, mais moi, je suis meilleur que lui. Non, je ne non, vais pas dire que lui, il a raison et qu'il m'a appris une chose. Non. Parfois, il y a des gens, ça c'est aussi un problème de nos jours, dans certaines cultures ici en Occident surtout, et ça nous affecte, même nous en tant que musulmans, il faut ne pas, faut pas se mentir. Parfois, euh, on devient too sensitive comme ça, on n'accepte pas la vérité lorsqu'elle est formulée d'une certaine façon. Et ça nous... même... Euh, Il y a certains douats, certains prêcheurs qui sont venus d'autres pays et qui ont un peu remarqué ça, que parfois ici les gens sont un peu trop sensibles. Dès que tu dis un mot comme ça, je me rappelle une fois un prêcheur, il est venu d'un autre pays et il a fait ici un cours en français dans un dans une conférence dans un masjid et il a parlé de sourate al-fatihah et du Coran et de l'importance à apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran. Lui lui n'est même pas un arabe, mais il parle de l'importance d'apprendre la langue arabe pour bien apprécier le Coran. Quelques jours après, il y a quelqu'un de l'auditoire qui est venu me voir et il dit, personne un peu plus âgé, il a dit, le cher que vous amenez l'autre fois, il est venu pour nous dire, nous on ne connaît pas la langue arabe. Il se prend pour qui lui appelle ça à quoi Être trop sensible. Ça, ce n'est pas bien parce que si tu es trop sensible, je ne peux pas te dire la vérité comme elle est crue. Je dois penser, je dois faire mille et un tours. Okay? Vous voyez? Regardez, l'autre fois, je prenais le train. Train régional, entre villes. Vous savez, le train de Via Rail. Le train, c'est de juridiction fédérale. De ce fait, jusqu'à maintenant, il faut mettre les masques comme ça au-dessus des, du nez, ainsi de suite. Alors, il y avait l'enregistrement, le, le message enregistré. Remarquez déjà juste là la différence entre le français et l'anglais. C'est la même c'est la même compagnie, c'est le même gouvernement, mais la traduction qu'est-ce qu'ils ont dit En anglais ça dit que si tu enlèves ton masque ou tu refuses de mettre ton masque à bord, you will be removed from the train. You will be removed from the train. You will be removed. Anta maf'oul bih comme on dit dans la langue arabe. F'al fa'il maf'oul bih. Toi tu es sujet à l'action. En français, la traduction que si vous n'avez pas votre masque et ainsi de suite, on vous demandera de quitter le train. <rire> Grande différence entre les deux, n'est-ce pas C'est certain que celui qui a fait la traduction, il l'a pas fait comme ça juste au hasard. Ce soit des professionnels de la traduction, mais ils savent que bon, si on va traduire comme ça, ça va certaines personnes sont trop sensibles. Ils vont dire ça, c'est trop violent. Quand on va, on va te mettre. On va t'enlever du train You will be removed from the train Non il faut dire On va vous demander de quitter le train Là si tu deviens fa'il dans la langue arabe Quitter le train c'est différent Donc c'est accepter la vérité C'est ça c'est ça, l'humilité C'est ça la modestie Comme il dit ici Al-Faudail ibn Iyad Rahimahullah ta'ala Wa qala ibn Ata wal fi fit tawadu'i Faman man fi al kibri Fa huwa katatallu bil ma'i an nar Il dit Al-Izz Le statut La fierté C'est dans l'humilité Il dit « Celui qui cherche la fierté et le statut, la force, dans l'arrogance, c'est comme celui qui cherche à extraire l'eau du feu. Il y a le feu et il veut prendre de l'eau de l'intérieur. Ça ne fonctionne pas. Et il Ibrahim ibn Shayban, « El-sharafou fit tawadoui, wal-izzou fit taqwa, wal Un autre savant, il nous dit « Le statut, c'est dans la modestie. Al-Giz la fierté, la puissance, dans la crainte d'Allah subhanahu wa taala, sedam. Taqwa d'Allah subhanahu wa taala. Pourquoi? Parce que bien sûr, celui qui craint Allah azza wa till Allah suit les limites d'Allah Allah subhanahu wa taala. il n'a rien à craindre. han har inte att kränka då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då Khanar, Pourquoi? Pourquoi est-ce que la liberté c'est dans le contentement? Qu'est-ce que ça donne le contentement? Modestie. Non. Le contentement. Khanur, Ce que j'ai, alhamdoulilah. Il n'y a personne, tu es indépendant. Il n'y a personne qui peut te faire du chantage. Tu peux vivre avec le peu, tu es content avec ça. Celui qui n'a pas le le contentement, il veut toujours plus. De ce fait, on peut facilement l'acheter. Il devient serviteur des autres. Il est au service des autres. Parce qu'on peut l'acheter, comme on a dit. Il y a des gens, tu peux, on a parlé de ça dans d'autres séances, okay, mais je rappelle, très, très, très dangereux ça pour la foi de certaines personnes. Le danger de la gratuité, ce n'est pas pour les pauvres, c'est pour des riches, mais qui ne sont pas riches dans leur cœur. Dès qu'ils voient une bannière où c'est écrit « gratuit », prends un chocolat gratuit pas de problème, chocolat gratuit je vais faire la file pour une demi-heure pour avoir un chocolat gratuit tu peux t'acheter ton chocolat c'est meilleur que de le prendre gratuit avec une file de une demi-heure et pire encore, s'il s'agit de prendre tes enfants toi en tant que musulman tu vas les prendre chez le Père Noël prendre des photos vous avez déjà vu ça pour des chocolats gratuits comme si Allah ne t'a pas donné de la richesse pour acheter des chocolats Halal, les halal avec ton propre argent pour tes enfants. Donc c'est ça qu'on dit. Le contentement. Celui qui n'a pas le contentement, qui veut toujours prendre et prendre et plus et plus et plus, eh bien il va finir par devenir dépendant et il va sacrifier certains de ses de ses valeurs. <rire> euh, donc on a parlé de ça. Allahu huwu wa tuhbu zubayyiradhiyallah wa anhu. Écoutez, maintenant l'exemple aussi, c'est pas juste le Prophète sallallahu alaihi wasallam. Même les étudiants, les compagnons du Prophète sallallahu alaihi wasallam, ils ont hérité de ce genre de valeurs. Umar ibn al-Khattab, grand compagnon du Prophète sallallahu alaihi wasallam, deuxième calife de l'islam. Comment skillet Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Il dit si, raïtou Umar ala'atiquhi qirba qirba tumain. Une fois, on a vu Umar, le grand calife. Ça c'est le grand calife. Imaginez Omar. Qu'est-ce qui est arrivé euh, historiquement, politiquement, dans le temps de Omar ibn Khattab, qui pourrait nous dire, entre autres Plus gros que ça, plus, plus, plus grosse image. Qu'est-ce que les, les, les musulmans ils ont fait dans le temps de Omar ibn Khattab Futuhat, entre autres Naam. Ils ont effacé les Byzantins et les Perses de grands empires okay, dans le temps d'Oumar ibn Khattab normalement lui, qu'est-ce qu'il va devenir il va devenir quoi hyper arrogant moi je suis la, la nouvelle grosse puissance sur cette terre et je suis Omar ibn Khattab meilleur compagnon sur cette terre qui reste en vie Abu Bakr est déjà décédé alors il dit ici si le Urwa ibn Zubayd, il dit j'ai vu Omar qui portait sur son, sur son épaule un grand seau comme ça plein d'eau Très très lourd. Et il marchait avec ça. Alors j'ai dit. Ya Amir al-Mu'minin. La yambaghi laka hadha. Dit, ya Amir al-Mu'minin. Toi t'es le calife. Faut pas faire ça. C'est pas bon pour ton image. Demande. Laisse quelqu'un d'autre faire ça. Toi t'es le calife. Faut pas porter ça en public. Comme ça les gens vont dire c'est quoi. Le calife porte de, de l'eau sur son épaule. Il a dit. Non non, non. Il a dit. Lama atani lufu du sami'ina muti'in. Dakhalat nafsi nakhwatun fa aradtu an aksiraha. Elle a dit « Lorsque j'ai vu des émissaires qui me venaient de partout, comme ça, des émissaires, des représentants des armées, ils viennent à chaque jour, le matin et le soir, avec de bonnes nouvelles, et ils disent « À tes ordres et à Amir al muminin et voilà l'or et le butin et ainsi de suite qu'on a pris. » Il dit qu'il y a quelque chose qui est sorti dans mon cœur, c'est quoi Un peu de... C'est même pas de l'arrogance, c'est des débuts, comme ça, des petites graines. Elle a dit « Alors j'ai voulu briser ça, couper ça depuis le début en faisant une telle, une telle action. » La même chose, Abu Hurayra, fameux compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Walia imaratan marratan » Une fois, on, a, de, lui on, on, on lui a donné une imara qui était en quelque sorte un gouverneur. Il était un gouverneur, imaginez comme ça, une province. Abu Hurayra, nous, comme un premier ministre d'une province en quelque sorte, c'était environ ça. Alors la même chose, Alors il faisait exprès de porter du bois sur ses en disant laissez le gouverneur passer. Pourquoi pour couper tout le chemin vers, vers cette et de à être humble modeste fi azza wa Autre très belle histoire. Marra al-Hassan, connaissez cousin Hassan, n'est-ce pas C'est Al-Hassan. Petit-fils du prophète sallalahu alayhi wa Donc c'est le fils de Fatima, la fille du prophète Muhammad sallalahu alayhi wa Et son père c'est Ali ibn Abi Talib. Donc le petit-fils du prophète sallalahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ibn Ali, une fois il est passé par des jeunes enfants. Ce bienon ma'ahum kisa qui avaient comme ça des des restes des des petits morceaux de pain. Ils ont dit ça c'est Al-Hassan. Hassan, s'il te plaît, tu peux t'asseoir, partager du pain avec nous. Qui ça C'est un peu de pain, comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Il a accepté, s'est arrêté, il a mangé avec eux. Premier signe de modestie. Mais il n'a pas mangé parce qu'il avait faim ou parce qu'il ne peut, peut pas se permettre de trouver du pain lui-même. Après ça, il a dit, venez avec moi, les garçons. Il les a pris chez lui. Il les a nourris de la bonne nourriture et il leur a donné des vêtements. Après ça, il a dit, malgré tout ça, il a dit, c'est eux les gagnants. C'est eux les généreux. C'est pas moi. Ils sont plus généreux que nous. Pourquoi? Parce qu'eux ne possèdent rien à part ce qu'ils ont partagé avec moi. Alors que moi, je possède plus que ce que j'ai partager avec eux. Vous voyez. Donc c'est pas juste quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parce que lui il est prophète d'Allah et il est tellement différent de nous. Non, il veut de nous qu'on soit comme ça et c'est pour ça que ses compagnons à lui c'est comme ça qu'ils étaient. Anhum. Umar ibn Abdil Aziz, un autre grand calife de l'islam il a reçu une fois une nouvelle que son fils l'un de ses fils, Il avait plusieurs fils ok, Omar ibn Abdelaziz il y a l'un de ses fils, je ne me rappelle plus son nom lui il était remarquable, très spécial personnalité historique il était comme le sheikh de son propre père c'était presque une inspiration pour son propre père mais ça c'était un autre enfant il a acheté une bague le fils de Omar ibn Abdelaziz il s'est acheté comme... Ce n'est pas une bague pour... Euh, comment on appelle ça quand même? Un... Comme, comme une bague. Ça s'appelle khatam. C'est pas comme les bagues que les, les, les femmes elles portent pour les bijoux et ainsi de suite. Mais dans le temps, c'était comme une bague avec quoi? Pour, de pouvoir faire des, euh, des, des sauts, des tampons, des signatures. Mais bon, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Donc lui, il s'est acheté, le fils de Omar ibn Abdelaziz, quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Très, très riche donc très très cher plutôt donc fait d'or ou autre chose alors il a reçu cette information Omar Ibn Abdelaziz et il n'était pas, pas très content de recevoir ça il lui a envoyé un message il a dit il a dit j'ai reçu l'information comme quoi tu as fait telle chose quand tu reçois cette lettre va vendre ce seau so, ou cette bague Et va nourrir avec cet argent mille ventres, ça veut dire mille personnes. Et va t'acheter une bague de euh, de valeur très très euh, très très basse. Et après ça, il dit quoi Il dit waqtub alayhi. Ça c'est l'idée derrière tout ça, parce que lui, Omar Ibn Abdul Aziz, ah mon fils, il commence à monter un peu. Il pense lui le fils du calife, le fils du calife, il se prend pour quelqu'un. Il dit sur la nouvelle bague que tu vas acheter, assure-toi d'écrire le message suivant. Demande quand t'écrive ce message, ce message dessus. Rāḥim Allāhu māra an-nārafāqadurān Qu'Allah soit miséricordieux envers la personne qui connaît son vrai statut. Ça veut dire, connais c'est quoi ton vrai statut exactement. Passons maintenant à la dernière partie pour aujourd'hui, qui est al-inqiyad <rire> li. La, la, la soumission ça veut dire ici la modestie envers la religion d'Allah on doit être modeste envers la religion de l'islam donc ça c'est parmi les implications comme on a dit tout à l'heure la modestie c'est le fait d'accepter la vérité ça c'est la vérité, je l'accepte parce que le prophète lorsqu'il a parlé dans le hadith authentique que j'ai oublié de citer tout à l'heure malheureusement, hadith très important qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'arrogance On a dit il y a la modestie, son contraire c'est l'arrogance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a défini c'est quoi être arrogant. Il a dit alayhi Al-kibru al batarul haqi wa an-nas. al kibr l'arrogance c'est deux choses. Vous devez connaître ce hadith, pas mot à mot mais connaître ces deux éléments. Ça il faut connaître, le musulman il doit connaître ça par cœur. En tout temps, l'arrogance, est deux choses. Batarul haqq, rejeter la vérité. Rejeter la vérité. Je vois dans mon cœur, mon cœur, il me dit, ça c'est vrai. Mais je dis, non, non, non j'accepte pas ça. Ça, c'est l'arrogance. Deuxième indicateur de l'arrogance, c'est quoi Ramtones, c'est de rabaisser les gens. Regarder les autres, qu'ils sont moindres que moi. Il n'est pas comme moi, lui. Ça aussi, si j'ai ce sentiment, ça c'est de l'arrogance. al tout revient à ça. Celui qui se libère de ces deux éléments, il est modeste, InshaAllah. Le travail, il se trouve là. Alors quand on parle d'accepter la vérité, première vérité à accepter, c'est la religion d'Allah, azzawajal. Et envers la religion de l'islam, on doit être soumis aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il nous dit ici, La chose la plus importante, la forme la plus importante de modestie c'est être modeste envers la religion. Trois choses. Très clair. On va les couvrir très brièvement. inshallah Première chose. C'est le fait de suivre Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a amené comme message Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Il dit On fait ça Et on ne fait pas ça Ça c'est les bonnes choses Ça c'est les mots Ves choses C'est quoi la foi Qu'est-ce que ça implique la foi de nous Quelle doit être notre réponse Barakallahu fi Samirna Wa On a reçu le message et on obéit. Vous savez, comme ils font à l'armée, qu'est-ce qu'ils font à l'armée? Dans les armées, qu'est-ce qu'ils font les soldats? Hmm on obéit, c'est tout. Dans l'armée, il n'y a pas, y a, c'est pas, il n'y a pas, comment on ça s'appelle euh, ça? Il n'y a pas euh, la, le management 3.0 gestion humaniste des ressources humaines, entreprendre un dialogue. Il n'y okay, a pas ça dans les armées. Dans les armées, celui qui accepte d'être un soldat, il reçoit un ordre et il va dire quoi À vos ordres. Ce n'est pas comme les, les civils, ce n'est pas la même chose. Envers la religion d'Allah, et pour être clair, la religion, ce n'est pas ce que moi je dis, ou quelqu'un d'autre. La religion, c'est ce que Allah... Il dit, et puis à Rasulullah, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce que Allah il dit, ce que le prophète alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce qu'on dit Le vrai croyant ou la vraie croyante ne va jamais débattre avec l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, entre autres, il dit ici, bithratta äsjer, nu quoi vi uh, för att och tråk, lägger arresterar inte en av de fyra principala formerna av opposition. Varför är det så att människor, när är det så att människor utspårar religion? Fyra former. Låt oss inte glömma att vi har en form av opposition, och det är först och främst att vi har en form av opposition. Första al är det att vi har en form av opposition. Första sak är det att vi har en form av opposition. Första sak är La raison, la raison. Mais euh, oui, ok, ça c'est dans le Coran. Ah, ça le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, oui. Mais moi, ce que moi je pense, moi ma raison, moi ma pensée, elle me dit plutôt que ça c'est quoi C'est de l'arrogance. Kébron. Parce que ça c'est la vérité qui vient d'Allah. Et moi je dis, ma tête elle me dit autre chose. Qui a été le premier à faire ça, à se comporter comme ça Iblis, there you go. Kib. Iblis, qu'est-ce qu'il a dit Allah azaothé lui a dit, prosterne-toi devant Adam. C'est tout. Demande pas de questions, c'est aussi simple que ça. Si Iblis s'était juste prosterné devant Adam, fin de l'histoire, Iblis va être un croyant, obéissant à Allah et tout. Il n'y a personne qui va détester Iblis, qui va dire, Iblis, Shaitan, Radi, mais la malédiction. Et non, non, il s'est pas prosterné devant Adam comme Allah lui a demandé de faire. Il a voulu débattre avec Allah. Il a dit « Anna khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min t'in. » Il a dit « Mais ya Allah, moi je suis meilleur qu'Adam. Lui vient tout juste d'être créé à partir d'argile et moi tu m'as créé à partir de feu. Pourquoi est-ce que moi je dois me prosterner devant lui ?» Arrogance. C'est là où ça a commencé. Le premier péché, sa motivation était l'arrogance. Et c'est la pire des créatures, c'est Iblis, Riyad Billahi wa Taala. Après ça, qu'est-ce qu'il y a La deuxième chose, min al al-fiqh. Maintenant, il y a des gens qui utilisent des gens parfois même qui apparaissent comme des gens religieux, comme des savants, comme des shihr. Eux, ils vont s'opposer aux ordres d'Allah parce qu'ils appellent al-qiyas, l'analogie. Okay, ils disent, euh, parfois ils vont parler donc, euh, Ils vont dire parfois Les, les objectifs Il faut voir les objectifs généraux de la religion de La sharia d'Allah Donc ça c'est beau Ça fait partie de la religion d'Allah Mais eux ils vont prendre comme ça des concepts généraux. Ils disent non mais l'islam ça prône le bien Mais l'islam ça prône On est d'accord sur ça Mais c'est pas à moi d'interpréter ce que l'islam Prône lorsque J'oppose directement l'ordre qui est dans le Coran ou l'ordre clair du prophète Mohamed. Parce que sinon, ça va être à nous de faire notre propre religion. Ce ne sera plus une question de révélation, de suivi du prophète Mohamed. Ce sera libre à chacun d'interpréter, de faire sa propre version de l'islam. Vous savez, l'islam modulaire, vous connaissez ça l'islam modulaire Vous connaissez pas ça Le dernier cri, pourtant il, pourtant, il est présent partout autour de nous. L'islam modulaire, vous savez, tout comme il y a plein de choses modulaires de nos jours, tu peux faire ton truc personnalisé, tu peux ajouter des accessoires, des gadgets, tu peux enlever, pas Tu peux acheter un téléphone personnalisé, est-ce que tu veux telle caméra ou autre Des voitures personnalisées, c'est modulaire, ça veut dire que c'est fait pour que chacun peut faire comme un puzzle, enlever et ajouter des composantes. Alors, il y a des gens qui pensent que l'islam, il peut être modulaire. Moi, je suis musulmane, mais qu'est-ce que je vais faire propre... Il y a des choses, je vais les enlever de l'islam. Je vais mettre d'autres choses à la place, comme ça. Et à la fin, je vais dire, mon islam personnalisé. OK Eh bien, cet islam personnalisé, il mène... Highway to hell. Directement vers l'enfer. Directement. Il y a pas, ça ne passe pas par mille chemins. Parce que le seul chemin qui sauve de l'enfer qui mène vers le paradis, c'est quoi C'est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas à pas, comme les bébés. Vous savez, les bébés, quand on va leur apprendre à marcher, pas à pas, c'est la même chose. Nous, devant l'islam, devant la vérité, comparez, regardez, comparez une maman, comparez avec son bébé. Comment ça se compare, ici, en termes de connaissances, de sciences, d'expériences dans la vie L'écart Il est comment hmm? Grand, n'est-ce pas La mère ou le père par, par rapport à ce bébé. Petit enfant. L'écart, il est énorme. C'est pour ça que l'enfant ne fait que suivre ce que ses parents lui disent. Eh bien, cet écart, il n'est rien devant l'écart qui nous sépare nous de la sagesse d'Allah. subhanahu wa taala, Des vérités absolues que Allah il a établies dans cette... Univers. C'est Allah, Allah Azzawuddin nous donner chacun de nous ici, comme dans le temps de nous, une vie de dix siècles, on va vivre dix siècles. Imagine dix siècles. Tu vas faire doctorat à l'Université Montréal, tu vas aller faire un autre doctorat à l'UCAM. tu vas aller à Ottawa, faire un autre... tu vas étudier l'histoire, l'économie, tout ce que tu veux. Tu vas passer dix siècles sur ce monde et tu n'auras pas encore tout décelé de la vérité ça va encore être que ce qu'on n'est pas ce qu'on ne connaît pas dépasse de loin ce qu'on connaît et de ce fait on ne va pas jouer à l'intelligent envers Allah subhanahu wa ta'ala faut juste suivre très simplement ce que Allah il dit ça c'est le bien on le fait imam Malik rahimah Allah comme il disait man wa man anha halak il dit la sunna du prophète sallalahu alayhi wa sallam sa tradition c'est comme le navire du prophète Noé, Nouh, alayhi sallam, est l'histoire, lorsqu'il y a eu le déluge, il n'y a, a, a pas eu trois, il n'y a, a, a pas eu des, <rire> au milieu, okay? il n'y avait, avait pas les petites barques qu'il m'a de nos jours, autour des bateaux, c'est pour les, les barques comme ça, les petites embarcations d'urgence, où tu peux être, non, c'est soit tu es sur le navire de Nuh ou t'es fini, alors il dit Malik, Imam Malik, la Sunna du Prophète sallallahu wa sallam c'est la même chose. C'est comme la Safina. Celui qui monte sur ce navire, la tradition du Prophète sallallahu wa sallam, garantie, garantie, garantie, tu es sauvé. Aucun doute. Yaum al le jour du jugement dernier, tu seras avec le Prophète sallallahu wa sallam, Tu vas finir au paradis. Celui qui ne monte pas à bord, eh bien, le déluge va l'emporter. Les vagues vont l'emporter et il va finir en enfer. Ya Rabbi Subhanahu wa تعال ايه après ça il y a la troisième chose les متكبرين المن المنحرفين من المنتسب بين de la raison il y a des gens qui aux de la religion par leur pensée par leur raison d'autres par les analogies ce qu'ils disent mais la religion ça devrait être comme ça et normalement c'est comme ça Euh, en, en parlant de l'analogie, juste pour illustrer encore plus, ok, un dernier exemple sur ça, une vous connaissez Vous connaissez Messeh Alhofey Il y a des gens qui ne connaissent pas Messeh Alhofey. Quand on fait les ablutions le wudu, ablutions, on a dans certaines situations, pas dans certaines situations, avec certaines conditions, mais c'est la norme, on peut le faire. À la place de laver nos pieds à chaque fois, parce qu'à l'université ils vont finir par vous mettre, un, comme ça, un gros papier qui dit pas pas de pieds dans le lavabo, s'il vous plaît. C est, c est, vous ne connaissez pas, le, dans le temps, ici, n'est-ce pas, les années 2000, à l'ETS, parler de ça partout dans les médias, etc. de qu'à l'ETS, il y a des musulmans qui mettent leurs pieds dans les lavabos. Ça fait une grosse histoire dans le temps. Grosse, grosse, grosse histoire, ok C'était vraiment dans les nouvelles, et les politiciens parlaient de ça, et ainsi de suite. Mais en bref, pour ne pas avoir à mettre tes pieds dans le lavabo, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est essuyer sur le chuffeyn ou sur le Jawarid sur les chaussettes comme ça, une seule fois, tu ne vas pas laver les chaussettes, tu vas seulement essuyer une seule fois en haut du pied en tant que tel mais à condition d'avoir déjà eu d'avoir fait tes ablutions normales en lavant le pied, par exemple avant de sortir le matin, c'est pour ça que Cette, roux, cette exception elle est valide pour 24 heures. Quelqu'un va à 7 heures du matin, il va faire le houdou normal à la maison en lavant ses pieds. Après ça, la personne, elle porte ses chaussettes. Le restant de la journée jusqu'à un maximum de 24 heures à la place de laver ses pieds, elle peut garder ses chaussettes et tout simplement faire wipe. Elle va essuyer une seule fois. Mais Ali ibn Abi Talib, il dit Si la religion c'était avec quoi Chacun, il dit, mais on doit faire ce qui est logique. Normalement, on devrait quoi, essuyer le bas du pied. Parce que ce qui ne devient pas très propre, c'est le bas du pied. Mais le prophète wa sallam, nous a dit d'essuyer le haut du pied. C'est comme ça la religion. On va suivre. C'est l'ordre du prophète Mohammed. Donc, numéro 3, troisième forme d'opposition, ceux qui s'opposent par le zaouk. C'est quoi? Zaouk, c'est l'expérience. Ce n'est pas la raison. C'est « what I feel ». Quelqu'un dit « moi je me sens à l'aise quand je fais des choses pareilles ». Il y a des musulmans comme ça, ils font des choses haram, interdites, ou des choses qui ne sont pas bien. Mais il dit « moi je sais que quand je fais ça je me sens très bien ».« Alhamdoulilah je me sens très bien, je sais que Allah il aime ça ». La religion ce n'est pas avec les expériences. Parce que l'expérience, qui te dit que ton expérience n'est pas inspirée par le shaitan Le shaitan peut inspirer certaines expériences, il y a des gens ils Ils, ils, pour un certain temps, ils se sentent très très bien lorsqu'ils prennent de la drogue par exemple. Est-ce que ça, ça veut dire que la drogue c'est bien Non, aucunement. Donc la même chose ici, on ne va pas s'opposer à la religion par « what I feel like ». C'est pour ça qu'il y a des choses parfois qu'on fait dans la religion qui n'ont pas l'air d'être très spirituelles. Qui n'est pas très spirituel, je vous donne un exemple. Tu prends le Coran, tu vas t'asseoir, tu as fait ton dos, tu as tout préparé pour que la chambre elle soit calme. Tu commences à lire le Coran et aujourd'hui tu es très présent dans ta récitation de le Coran. Lorsque soudainement tu entends ton prénom, on appelle ton prénom. Ce qui t'appelle c'est ta mère. Nam, viens j'ai besoin de toi. Tout de suite, tout de suite, tout de suite viens. J'ai vraiment besoin que tu viennes m'aider. Porte telle chose, fais telle chose, nettoie telle chose, aide-moi dans telle chose, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Obéis à ta mère. C'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah il a dit de faire. Et le prophète, sallallahu alayhi sallam, il dit de faire sauf si tu faisais une chose obligatoire, comme la salat obligatoire. Bien sûr, c'est le droit d'Allah qui passe avant. Mais là, tu ne vas pas dire, oh mais non, mais l'expérience était tellement présente dans le Coran... Tellement de J'apprécie tellement ça, je sais que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de lire le Coran, je laisse ma mère pour tout à l'heure. Non, non, ce n'est pas ça ce que Allah il veut de nous. Numéro 4, il y a des gens qui s'opposent aux ordres de la religion d'Allah, en utilisant comme il dit ici, « as-siassa as ».« à la politique » comme plusieurs dirigeants et rois et ainsi de suite, ils vont faire des choses contraire clairement au principe de la religion, qu'est-ce qu'il te dit? Moi je connais la politique, ça c'est pour le bien de mon règne. c'est pour le bien de la société. Comme dans plusieurs pays arabes de nos jours, ouvertement, ils vendent la bière, ils produisent l'alcool, ils font ça. Et ils disent nous on est musulmans. Je dis mais c'est clairement haram. Dans le Coran, ah, c'est pour faire rouler l'économie, ça crée de l'emploi et tout. Vous vous comprenez pas, ok? Il comprend mieux lui que Allah subhanahu wa taala selon sa petite tête. Bien sûr, ça c'est le Shaytan qui lui a fait comprendre des choses pareilles. Deuxième chose, très brillamment, nous, 5 minutes on aura fini. Deuxième chose, y dalilan min C'est de ne pas porter d'accusation de remettre en question les preuves de la religion les preuves de la religion ça veut dire les textes du Coran ou les hadiths authentiques du prophète Mohammed est-ce que ça peut nous arriver de lire un texte de la religion et d'être un peu, un peu bouleversé un peu perdu, est-ce que ça peut nous arriver oui, c'est normal on n'a pas compris pourquoi, parce que notre tête n'est pas faite fait pour pour tout connaître tout de suite il y a personne c'est pour ça ils disent ici qu'est-ce que tu fais dans cette situation je remets en question ma compréhension de la chose peut-être j'ai même pas bien compris le la ayah le verset du Coran ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa salam wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afato min al combien de personnes accusent remettent en question Des paroles de vérité, alors qu'en réalité, c'est leur compréhension qui est malade. C'est pas la parole qui est malade. C'est ma compréhension qui est biaisée, qui est renversée. De ce fait, la modestie aussi, c'est de savoir que moi, je suis en dessous des textes, de la sagesse d'Allah subhanahu wa taala. C'est pas, je lis un hadith du prophète sasmit. Ah, mais ça, c'est pas normal. Mais ah, comment on peut pas accepter ça Mais comment on dit Allah c'est normal, ça, même les grands savants de l'islam c'est pas tous les savants qui ignorent il n'y a personne à qui Allah il a donné toutes les clés de la science toutes les clés de la sagesse qu'il peut comprendre tout tout de suite il y a des choses même pour les savants un savant ça peut, parfois il trouve un hadith vous savez il y, a des, il y a des savants des grands savants de l'islam ils ont écrit des tomes des, encyclo, des encyclopédies entières, entières il y a toute une discipline Toute une science de l'islam qui s'appelle Mushkilu al-Hadith. Les hadiths qui, qui pourraient être mal interprétés ou qui pourraient sembler problématiques. Pas nécessairement tout le hadith, mais parfois quoi Un seul mot. Pourquoi le prophète Sassoumi a dit ce mot Ils ont écrit des tomes, Imam al Tahawi et d'autres savants. Des tomes pour quoi Te clarifier ces hadiths-là. Pour parfois un seul mot, il va en plusieurs pages, il va te dire, pour que tu comprennes, ah, je n'avais pas pensé à ça, bien sûr. Moi, moi, tout de suite, j'avais sauté à la conclusion. Les savants, ils n'étaient pas comme nous. On y a Hadith, on dit, mais comment ça, c'est comme ça. Certains savants comme Ibn Taymiyya, et ainsi de suite, parfois, lorsqu'il y a une question de la religion qui, tout ce qu'il veut aller, ça veut dire, il trouve ça problématique, il va prier toute la nuit. Ou il va faire mille fois Istirefar, demander le pardon d'Allah. Pourquoi? Pour qu'il puisse comprendre. Mais pourquoi? Comment? C'est quoi le lien? Ah, pour nettoyer le cœur. Parce qu'il faut une chose qui aide à comprendre. La religion d'Allah, ce n'est pas les mathématiques. Ce n'est pas par intelligence. Ok, c'est pas tu es juste intelligent, tu as compris. La religion d'Allah, Azza est un nour. C'est le message d'Allah. C'est quelque chose de sacré, quelque chose de valeur. Imam Shafir, comme il disait quoi? « Jakaoutu ila سو احفظ فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله très connu de l'imam Shafi le grand imam Shafi i. il avait il pouvait apprendre très facilement quand je dis très facilement ça veut dire pour imam Shafi probablement tout ce texte je suis en train de checker moi les pages et tout il va lire ce paragraphe une fois il a déjà mémorisé c'est la norme il doit pas s'efforcer mais il a dit une fois J'ai commencé à remarquer que ma capacité à mémoriser est devenue quoi Elle a commencé un peu à s'affaiblir. Elle a dit, je suis parti chez mon chèque, son chèque à lui, Imam Wakir. Il a dit, je me suis plat, je qu'est-ce qui arrive ma, ma mémoire commence à, à baisser. Elle a dit, ah, laisse les péchés, c'est à cause des péchés. Et Imam Shafiri, il a pensé un peu, c'est quoi les, les péchés que j'ai commis Ah, j'avais regardé la cheville d'une femme qui passait. Et depuis cet événement-là, il a baissé. Donc la science, c'est quoi C'est la clairvoyance qui est dans le cœur. Le plus qu'il y a la clairvoyance, le plus que la personne, elle peut voir clairement le message d'Allah. Il n'y a pas de flou. Nous, de nos jours, on a des péchés comme des montagnes qui englobent nos cœurs. On a des nuages comme ça qui nous empêchent de voir l'image au complet. Après ça, on va lire une fois le hadith, on va dire, mais j'arrive pas à comprendre. C'est normal que j'arrive pas à comprendre, c'est parce qu'il faut, il faut un peu de travail. Nous, il faut utiliser des lampes comme ça, il faut, n'est-ce pas, le zoom et prendre du temps, et ainsi de suite, pour pouvoir arriver à la vérité, bi'ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Et finalement, bien sûr, c'est... Dunpa att han inte ger upphov till att han följer sätet som den hade från den här sätet. Och han säger att han inte följer sätet som han hade från den här sätet. Och han säger att han inte följer sätet som han hade från den här sätet. Och han säger att han inte följer sätet som han han säger att han inte följer sätet som den här sätet. Och han säger Non, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la religion d'Allah Azza wa Je termine avec cette parole de l'imam Shafi'i, le grand imam Shafi'i. Qu'est-ce qu'il nous dit Je cherche ici la parole de l'imam Shafi'i. « Il dit « ala anna man lahu sallallahu alayhi wa sallam lam lahu an yada'ha liqawli ahadin. » Imam chef, il dit il y a unanimité entre les savants de l'islam de tous les quatre madhams tous les savants de l'islam il y a unanimité sur le principe qui nous dit que tout celui qui a connu une sunna du prophète wa sallam, il est convaincu que ça c'est la sunna du prophète wa sallam, il n'a pas le droit de la laisser au profit de, des paroles ou de l'avis de qui que ce soit c'est pour ça Plusieurs grands savants de l'islam, ils ont dit quoi Ils ont dit ⁇ Sahal Hadith ou ⁇ Fahoua ⁇⁇⁇ Medhabi. Si le hadith, il est authentique, vrai hadith du prophète ⁇ eh bien c'est ça mon medhab, c'est ça mon opinion. Ça veut dire il se peut que moi je ne connais pas ce hadith. Si quelqu'un après moi, il connaît ce hadith, oubliez ce que moi j'ai dit. Mon opinion, ça va être ce que le hadith il a dit. Parce que toute la religion de l'islam, elle revient à ça, c'est obéir à Allah. Och obéir aux messager Ta'atullahi wa ta'at rasulihi Sallallahu alayhi wa sallam Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure C'est bon Oui akhi Ta Excellent, excellent exemple. Ok, comme les questions, comme le frère est ici, comme les questions contemporaines reliées aux finances. Les finances. Regarde, barakalaufig pour cette question. Ok, tu m'as rappelé un, un, un point, un exemple très très pertinent. Les finances. On est dans un monde, on, dans dans le cadre du capitalisme. Qu'est-ce qu'on a On est comme dans une cage, comme dans une cage qui nous empêche de sortir. Toutes les options disponibles elles sont fondées sur Riba, l'usure, ce qu'on appelle les intérêts. Riba, l'un des péchés majeurs dans l'islam. Avec le temps, on devient quoi tellement accoutumé à cela qu'on ne, ne peut plus voir le monde autrement. On peut plus voir le monde autrement. C'est difficile pour nous de visualiser. Et après ça, ça atteint un, un, un, un certain seuil où certains musulmans, disent te... « Riba, c'est interdit, mais quand même !» Si tu, veux, tu veux que ce soit interdit, mais on ne va rien faire. On ne va pas faire de commerce comme ça. On ne va pas posséder de maison. On va être faible dans notre économie. Mais mon frère, c'est interdit. C'est un péché majeur. C'est dans le Coran. Allah, il a dit que celui qui prend le riba, Allah, azza wa did, il lui déclare la guerre. Rasoul, il fait la guerre à Allah. Imaginez, comme certains savants ils disaient, est-ce que tu, tu es prêt toi à porter des armes et à aller dire, ya Allah, je veux te faire la guerre. Je suis prêt. bi harb min minallahi wa... Rasouli, salallahu alayhi wa sallam pour le riba mais parce que comme tu dis on est pris dans dans un système pourquoi j'apprécie cette question parce que ça fait quelques temps pas très très longtemps je lisais un livre extrêmement s'il y a des gens intéressés après je vais, je vais, je vais leur dire le nom c'est pas un livre d'un musulman qui l'a écrit mais c'est un ex parmi les meilleurs livres qui expliquent le le système économique et les les dessous de l'économie, comment ça, ça fonctionne, l'économie de nos jours, okay, avec des mots très simples et des exemples extrêmement intéressants. Bref, un super bon livre, mais je, je l'ai remarqué moi-même, ça c'est moi-même, juste le simple de lire, à chaque fois que je lis, je prends le livre, je commence à lire pour une certaine période, comme ça, je lis 50 pages ou autre chose comme ça de, de suite, de façon... Euh, inconsciente, il y a quelque chose dans moi qui se développe, qui crée un certain quoi euh, Un certain, comment je peux dire Une certaine pacification avec le riba. Vous comprenez pour, De façon temporaire, comme ça, c'est comme si le riba devient pour moi, quoi Non, mais, mais, mais non, tout, tout le fonctionne, parce que tout ce qui t'explique, il est fondé sur le sur le riba. De fait, déjà juste en lisant une cinquantaine de pages, je deviens prisonnier d'une imagination, d'un concept de ce monde qui est fondé seulement sur le, sur le riba. Tu oublies qu'il y a autre chose possible. Ok, tout revient à riba, ça tourne. Et de ce fait, c'est normal que si quelqu'un, il va manger du riba, il fait son commerce de riba, il a acheté sa maison avec riba, il a étudié le riba, il travaille à la banque avec riba, fini pour lui Après ça, quand on dit « Allah, il a interdit ça », mais c'est quoi le problème avec ça C'est juste du commerce. Les moucherikins, dans le temps du prophète, ils ont dit ça. Ils ont dit « ce n'est que du commerce ».« D'alika bi'annahum qalou innama al-bay'u mitlul Allah, il leur a dit, ce n'est pas la même chose. »« Wa ahallallahu al wa harrama Reste une petite partie qu'on garde pour la prochaine séance, Inch'Allah, à propos de la modestie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.